pronom possessif deux pronom possessif i les lunettes les lunettes il a oublié ses lunettes il a oublié ses lunettes où a-t-il donc mis ses lunettes où a-t-il donc mis ces lunettes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 Monsieur Müller, comment s'est passé votre voyage, monsieur Müller? Où est votre femme, monsieur Müller? Où est votre femme, monsieur Müller? Vous, votre. Vous, votre. Comment s'est passé votre voyage, madame Schmidt? Comment s'est passé votre voyage, madame Schmidt? Où est votre mari, madame Schmidt? Où est votre mari, madame Schmitt?